Auditeur, bonsoir, François avec vous pour feuilleter le calendrier des esclavages et des libérations. Le 1er juillet, que s'est-il passé le 1er juillet 1823, en Amérique centrale, signature de l'acte d'indépendance qui sera promulgué le 11 juillet. Il comporte entre autres l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne et le refus du Guatemala de rester sous domination mexicaine. 1869, France, à Lyon. La grève des ovalistes continue malgré une légère tendance à la reprise dans certains ateliers et des arrestations. 1876, Suisse, mort de Bakounine. 1818-1876, révolutionnaire, anarchiste russe. Il prônait le collectivisme anti-autoritaire, collectivisme anti-autoritaire, la révolution sauvage, la libre organisation des masses laborieuses de bas en haut. Il est considéré comme un des fondateurs de l'anarchisme. 1879, France, à Lyon, naissance de Léon Jouot, syndicaliste, 1879-1954. Il fait ses premiers pas dans le, euh, de militants, Dans l'anarchisme, devient secrétaire général de la CGT de 1909 à 1940, dirige la CFTFO, euh, force ouvrière, après la scission de 1948. CGTFO, là il y, y a une erreur d'impression, euh, force de, euh, ouvrière après la scission de 1948, la révolution, dit-il, est l'acte catastrophique qui détermine l'écroulement d'un système ou est-ce au contraire le long processus qui peu à peu pénètre ce système, l'action qui a sapé un régime et qui au sein même de ce régime a constitué l'organisme nouveau Ben oui, la révolution, ça peut être parfaitement pacifique si les adversaires de la révolution veulent bien qu'elle soit pacifique. Ils ne font pas tout pour qu'elle ait un air non pacifique. 1890, Japon, première élection à la Chambre des représentants. 1901, France, loi sur les associations. Les congrégations religieuses en sont exclues. L'association professionnelle, syndicat, jouit d'un régime de faveur. Et ça semblerait tout naturel. 1903, France aux forges de Hennebon, en Bretagne. Suite au refus d'augmentation des salaires par la direction, 400 ouvriers et ouvrières syndiqués votent la grève. 1911, Maroc, la canonnière allemande Panther arrive à Agadir sous prétexte de protéger les ressortissants allemands, mais en fait pour remettre en cause l'infiltration française au Maroc. Une lutte entre deux colonialismes qui préparait l'un et l'autre le futur événement souhaité par les bourgeoisies des deux pays, la première guerre mondiale. 1911, Maroc, donc. 1915, Arménien, Turquie, un télégramme émanant du commandant du 4e corps d'armée adressé au vali de Dia Diarbekir, oui, c'est un peu effacé, fait remarquer que les cadavres charriés par l'Euphrate sont probablement ceux des Arméniens tombés lors de la révolte et parle de la nécessité de ne pas laisser ces cadavres à découvert. 1921, Chine, fondation du Parti communiste chinois. Parmi les 57 fondateurs se trouve un instituteur du nom de Mao Tse-Tung. 1927, Allemagne. Entrée en activité de nouveaux tribunaux du, tri du travail. A partir de ce jour, les ouvriers peuvent se référer à un tribunal destiné à résoudre les conflits de la vie du travail. 1949, Canada. La longue grève des ouvriers des mines d'amiante pour l'hygiène, les salaires et le droit de décision se termine. Mais la lutte continue. 1949, Vatican. Décret du Saint-Office, celui qui adhère au communisme est excommunié. Eh oui, ils avaient déjà excommunié les francs-maçons, ils est excommunié les communistes. 1950, Corée, suite à l'attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord, les USA interviennent aux côtés du Sud. Bah, hein, eh oui, Alors, on, on voit ce que, ça, ce que ça donne encore. Beaucoup d'années après, 1960, Somalie, les ex-colonies britanniques, et italienne, fusionne et deviennent la République de Somalie. 1962, Algérie. Lors du référendum d'autodétermination, le peuple algérien se prononce en faveur d'un État algérien indépendant coopérant avec la France par 5 993 754 voix contre 16, 000, 16 478. 1962, Burundi. Colonisé par l'Allemagne en 1890, sous mandat belge depuis 1923, le Burundi accède à l'indépendance. 1968, signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires et sera ratifié le 19 novembre par l'URSS et les USA et le 5 mars 1969 par 43 États. Ce traité comporte seulement une promesse de non-dissémination -dissé et de non-destruction de toutes les armes comme le demandaient la France et la Chine, et non de destruction de toutes les armes, comme le demandaient la France et la Chine, qui refusent donc de signer. 1982, Guatemala, l'état de siège est proclamé sur l'ensemble du pays à l'expiration du délai de 30 jours accordé aux guerriers Ross pour déposer les armes. Tous les hommes de 18 à 30 ans qui ont déjà effectué le service militaire sont réintégrés dans l'armée et les milices. 1984. Liechtenstein. Les électeurs de ce pays se prononcent par 2370 voix contre 2251 pour le, le droit de vote des femmes. Les dernières européennes privées de ce droit sont désormais considérées comme des citoyennes à part entière. Euh, on finit par y arriver 3 juillet, 3 juillet euh, 1675 en France, dans la nuit, les paysans révoltés, les bonnets rouges, pillent le bureau de papier timbré de Landerneau. Ça vous dit quelque chose les bonnets rouges Il y a eu des bonnets rouges qui ont agi un peu de cette manière-là il y a quelque temps Non, en Bretagne, eh oui, ben oui. il y a des gens qui se souviennent comme ça de, de certains faits historiques et qui s'en inspirent, d'une manière ou d'une autre. 1855, Espagne, lors de la première grève générale en Catalogne, la Junta Centrale des Directores de la Clase Obrera de Barcelona exprime ses revendications en constatant que si beaucoup de travailleurs ont été renvoyés et réduits à la mendicité, d'autres abandonnent maintenant les usines pour qu'on leur fasse justice. Ils donnent ainsi une preuve de l'esprit de fraternité qui les anime 1903, France À Inbon, plus de 2000 hommes, femmes et enfants Défilent dans les rues en chantant l'international Montrant ainsi leur détermination à continuer la lutte 1904, Autriche à Vienne, mort de Théodore Herzl à 44 ans Il avait lancé le mouvement du retour juif en terre de Sion, Palestine. Et à ce titre, il est considéré comme l'inventeur de l'État juif qu'il ne verra pas réaliser de son vivant. Il y a une plaque sur un bâtiment qui relate ces faits. 1919, Autriche. Deuxième conférence nationale des conseils ouvriers. 1921, Russie. Premier congrès constitutif de l'Internationale Syndicale Rouge, filiale de la Troisième Internationale. 1946, Irak. Vague de grève chez les ouvriers de l'Irak Petroleum Company à Kirkouk. Ce mouvement coïncide avec les troubles au Kurdistan et provoque la proclamation de la loi martiale ainsi qu'une répression féroce. 1962, Algérie. Après huit ans de combat et de référendum d'autodétermination, déter... l'Algérie est proclamée indépendante. 1975, Portugal. Une commission de militaires est nommée pour administrer Radio Renaissance, la radio de l'Archevêché. Ah oui, c'est utile les radios quand même, hein surtout quand elles sont libres. 1982, Israël, à Tel Aviv, ce samedi, jour de fête, 80 000 personnes manifestent pour réclamer la paix au Liban, envahi par les troupes d'Israël. C'est la première manifestation pacifiste pendant une guerre depuis l'existence d'Israël. Le juillet. 4 juillet 1582, au Mexique, les chanteurs de la cathédrale de Mexico font grève pour une augmentation de salaire. La cathédrale reste une semaine sans chant ni musique. Six chanteurs sont renvoyés. 1900, 1776, pardon, USA, les 13 colonies anglaises d'Amérique, soulevées contre la Grande-Bretagne, proclament l'indépendance des États-Unis. 1839, Grande-Bretagne, Lors d'une émeute à Birmingham, le docteur Taylor, le mirabeau des chartistes, est arrêté. 1900, France. Une loi prévoit la création des caisses d'assurance mutuelles agricoles. 1907, France. À Flers, dans l'Orne, le conseil municipal, sous la pression des patrons, refuse de voter des crédits pour le ravitaillement des tisserands grévistes. 1930, USA. Les chômeurs s'organisent à Chicago en un National Unemployed Council, pour obliger l'administration républicaine à leur venir en aide. 1946, Philippines, déclaration d'indépendance des Philippines qui avait été sous domination espagnole, puis américaine, puis japonaise. Cependant, les USA restent présents par des bases militaires et des privilèges économiques. Des privilèges économiques, voyez où ça On aurait cru une chose pareille, mais non, voyons. 1952, Japon, mise au point d'une loi sur la prévention des activités subversives. Ensuite, 1953, Pologne, grèves et manifestations dans les mines contre les livraisons obligatoires de charbon à l'URSS. 1955, France, depuis 15 jours, les sidérurgistes de Homécourt, à Meurthe-et-Moselle, occupent leur usine pour l'annulation de 40 licenciements. La villa du directeur est encerclée par 400 travailleurs. La villa du directeur est encerclée par deux, 200 travailleurs. Oh non, c'était 40 licenciements et 200 travailleurs. Oh bon. 1972, Italie. Un accord donne naissance à la fédération CGIL, CSL, UIL. Alors CGIL, c'est Confédération Générale Italienne du Travail, correspond à la CGT française, la CISL, Confédération Italienne des Syndicats de Travailleurs, regroupant des socialistes, des catholiques et des autonomes, UIL, Union Italienne des Travailleurs Libres, regroupant des socialistes et des républicains anticléricaux. Il y a des républicains anticléricaux en Italie. Enfin, il y en avait en 1972. 1976, Algérie. À Alger, déclaration universelle des droits des peuples. <coughs> déclaration universelle des droits des peuples. C'était en 1976. Eh ben, on a fait du chemin depuis, mais euh, les choses n'ont pas tellement progressé. 1976, Inde. Le temps a passé, je veux dire. 1976, Inde. Interdiction de 26 organisations politiques et politico-religieuses. 1980, Australie. Déclaration de Copindel et Mike Lee, représentants des tribus du district de Pilbara, protestant contre le vol de leurs terres, que le gouvernement et les compagnies minières ne touchent pas à la terre sacrée à Noak Noakamba. Nous, peuple aborigène du district de Pilbao, nous soutenons le peuple pauvre qui lutte pour sa tête, Noakamba. Les blancs viennent jusqu'ici et prennent tout. Nous voulons garder nos lieux saints, vieux de milliers d'années. Vous savez que vous pouvez écrire euh, ce que vous pensez de la radio, des émissions, euh, sur Radio Guimoso, e .eu. Radio Guimoso, tout attaché, R-A-D-I-O-G-U-E-M-O-Z-O-T.E.U. -E -O -O .E Alors, par exemple, l'heure des loups, le site de Radio Guimoso, Loup est de retour, cette fois tous les soirs de la semaine, de 18h à 19h, en direct. Et il présentera diverses associations, collectivités, etc. Alors, une euh, remarque, Annie Barthélémy, une interview épatante, résumant la quasi-totalité du problème, merci à Bernard Schmitt et Christiane Locoulané du collectif O88, merci à Lou, remarquable journaliste, remarquable journaliste, hein Si c'est pas un compliment, ça <rire> Alors, euh, ensuite, autre réaction, Marie-Thérèse Durand, voilà, RGM a été créé pour des émissions comme ça, il en faudrait plus encore, voilà. Ensuite, bon, euh, tout euh, autre genre, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, JLM 2017, c'était en 2017, hein, mais voyons voir si c'est si resté d'actualité euh, un an après. Pour une énergie 100% renouvelable, par exemple, ça c'est un, un petit extrait du, euh, du programme de la France insoumise. Pour une énergie 100% renouvelable, euh, tirée de, donc de l'avenir en commun, programme de la France insoumise. Le changement climatique impose de sortir des énergies émettrices de gaz à effet de serre. Le nucléaire n'est pas une solution d'avenir et un accident aura des conséquences désastreuses sans retour. Il faut en sortir, c'est un défi technique et humain enthousiasmant. Les études scientifiques montrent que c'est possible d'ici 2050. Seul manque, seul manque la volonté politique. Nous, nous l'avons, les assoumis. Ce que nous voulons, premièrement, répondre à l'urgence. Alors, arrêter les subventions aux énergies fossiles et toute prospection de gaz et pétrole de schiste et de houille. Sortie du nucléaire en commençant par la fermeture immédiate, immédiate de la centrale de Fessenheim en garantissant l'emploi des salariés Et leur formation. On peut les former, par exemple, euh, pour euh, démanteler une, une centrale nucléaire. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et qui n'est pas facile. Abandonner des projets de réacteurs nucléaires et de la politique de poubelle nucléaire à Bure et dans l'Est. Deuxièmement, moderniser la production. Plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables. Fondé sur la sobriété et l'efficacité, objectif 100% renouvelable en 2050. Pôle public de l'énergie pour mener une politique nationale cohérente en renationalisant EDF et ENGIE, c'est-à-dire le gaz de France. Développement et investissement dans la recherche d'énergies alternatives non polluantes, notamment les énergies marines renouvelables. Une politique énergétique qui respecte l'écosystème, sert l'intérêt général humain et garantit la viabilité de la planète. Voilà un programme qui est complet et que l'on peut encore consulter un an après. Il n'a pas pris une ride. Alors tiens, euh, les radios libres, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de Radio Guimoso, les radios libres. Les toutes premières radios, celles des inventeurs Branly et Marconi, étaient des radios libres. Avant que les gouvernements, armées, police, postes, ne s'y intéressent et n'en fassent des monopoles d'État. Il y a eu les radios amateurs, techniciens ou amateurs de dialogue. Puis des radios pirates comme Radio Caroline, Caroline euh, radio privée et commerciale qui émettaient à la limite des eaux territoriales de la Grande-Bretagne pour échapper au paiement des impôts et des taxes sur la publicité. Sans grand intérêt à vrai dire. Plus près de nous il y a eu la CBI, Citizen Band. Des sortes de radio-amateurs discutaient, surtout de techniques. Et encore, les conversations étaient du type « Je te copie 4 sur 5 » pour « Je te reçois 4 sur 5 ». Cela n'a pas duré, sauf peut-être un temps pour les routiers. Euh, pour les autres, c'était trop creux. Il euh, n'y avait pas grand-chose à échanger. Au début des années 1980, la désindustrialisation du Nord et de la Lorraine, notamment, ont amené les, radio les travailleurs dont les emplois ont été menacés, a popularisé leur lutte. Ils ont créé des radios libres, telles que Radio Lorraine, Cœur d'Acier, dans le pays minier. C'était illégal. Légitime, mais illégal. Fin 1980, début 1981, les radios libres sont devenues de plus en plus nombreuses, malgré la législation de l'époque. Le pouvoir en place ne tenait pas à céder sur la question du monopole. Les hommes politiques ont été amenés, parfois par ruse, à s'exprimer sur les ondes de ces nouvelles radios. L'un d'entre eux, François Mitterrand, a déclaré que, s'il était élu, ce qui est arrivé, il légaliserait les radios libres. Une fois élu président de la République, il a tenu parole et autorisé la création des radios libres. Et il y en a eu beaucoup. C'était nouveau et à la mode. Et surtout, il y avait tellement, tellement de choses à dire. Le couvercle s'était soulevé. Il fallait en profiter, et nous en avons profité, il y a 38 ans. Notre radio appelée à l'époque Radio Très d'Union émettait discrètement le vendredi soir depuis le ballon d'Alsace, site Calme. Notre émission enregistrée sur cassette durait en général une vingtaine de minutes. Elle était écoupée, écoutée par les amis, avertie à l'avance par le bouche-à-oreille. On parlait surtout de l'actualité locale. Le poste émetteur de la taille de deux boîtes d'allumettes familiales mises bout à bout, était muni d'une antenne dipôle 2 x 70 cm de long. Le tout relié à une batterie de moto, pour l'énergie, et à un magnétophone à cassette pour le contenu. Il avait une puissance de 2 watts, ce qui nous permettait d'être entendu, si tout allait bien, dans un rayon de 5 à 10 km au maximum. Mais c'était un début. Une fois autorisée, notre radio s'est installée dans un local prêté par un ami radio amateur à Fraisse-sur-Moselle. Le confort des animateurs et le confort d'écoute des auditeurs s'est donc bien amélioré. Quelques temps après, nous avons créé un studio, deux pièces, indépendant, avec éclairage, chauffage et téléphone, situé chemin du Guémoseau à Rue-sur-Moselle. La radio s'est alors appelée Radio Guémoseau. Parce qu'on pensait qu'elle allait rester là, ad vitam aeternam, sans doute. Un local, ancien cinéma, devenu libre, nous a permis de nous installer au centre de rue sur Moselle. Une salle avec écran, équipée de matériel de réception satellite et projection de programmes et films, très modernes, fonctionnait en parallèle avec la radio. Alors ça nous permettait de, de faire des spectacles, de retransmettre des, des, des spectacles en direct, hein, euh, et, puis, euh, et puis de gagner un peu d'argent pour financer donc, la radio. Mais des problèmes liés à la gestion, à l'orientation de l'association et au fonctionnement du matériel nous ont amenés à déménager à Saint-Étienne-Hermiremont, où nous sommes encore aujourd'hui. Il n'y a plus que deux animateurs présents depuis, le début de la, la, depuis la création de la radio. Beaucoup de jeunes, pas assez, sont venus combler les vides partiellement. Le phénomène radio libre perdure, tant mieux, il faut éviter le nivellement vers le bas. Jacques Brel. Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bout. Voir les filles en troupeau Mais elles rêvent d'amour Et moi, de mes chevaux Je m'appelle Zangara Et déjà capitaine au fort de Bellonzio Qui domine la plaine D'où l'ennemi viendra Qui me fera héros En attendant ce jour je m'ennuie quelquefois Alors je vais au bout Voir la jeune Consuelo Mais elle parle d'amour Et moi, de mes chevaux Je m'appelle Zangara Maintenant, commandant fort de Bellanzio, qui domine la plaine, où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg, boire avec Don Pedro. Je bois à ses amours, et lui... Mes chevaux. Je m'appelle Zangra, je suis vieux colonel au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. Hey, oh! En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bout. De Pedro. je parle à l'enfant d'amour, mes ailes de mes chevaux. Je m'appelle Zangara. Hier, trop vieux général, j'ai quitté Bellonzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas Pas héros. Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier ministre s'occupe personnellement de l'emploi, surtout du sien. Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. C'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience... Et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. La Chambre des députés, la moitié, sont bons à rien, les autres sont prêts à tout. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. 6 millions de chômeurs en France en 2018... 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. Vous connaissez la suite. 12 ans de fascisme, de nazisme en Allemagne. Et puis une guerre mondiale, 73 millions de morts. Monsieur Macron va lancer un grand concours. Ah, voilà une bonne nouvelle. Monsieur Macron va lancer un grand concours. La ville, le département, la région qui n'a plus de chômeurs. Quelle est la première ville de France Quel est le premier département de France Quelle est la première région de France qui n'aura plus de chômeurs Ah, voilà. Vous voyez qu'on euh, le critique parfois, mais il a aussi de bonnes idées. Hein eh oui, bien sûr. Tous les responsables du chômage sont responsables personnellement de toutes les conséquences du chômage. Ils seront responsables toute leur vie de la misère des 6 millions de chômeurs des 10 millions de pauvres et des, 000, des 30 000 sans-abri. pardon, 24 heures sur 24, où qu'ils se trouvent de romirmont votant, 67,36%. Exprimé, 87,97%. Blanc, 8,73%. Nul, 3,29%. Macron, 59,56%. Le Pen, 40,44%. Moi, je dis, ben, venez pas vous plaindre. Ensuite, où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit Ces douze êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules. Ils vont de l'ombre au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre. monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocents dans un bagne Ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'air tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Honte aux responsables. Des événements euh, qui se sont produits au mois de juillet. Euh, au 9e siècle, par exemple en 866, bataille de Brissart. Bataille entre les Francs et une troupe de Bretons alliée pour un temps aux vikings. Elle est marquée par la mort du marquis de Neustrie, Robert le Fort. Au XVe siècle encore, par exemple, 1431, bataille de Bulniéville, elle oppose pour la succession du duché de Lorraine, d'une part René d'Anjou, duc de Lorraine et de Bar, futur roi de Naples, allié aux Français, et d'autre part le comte Antoine de Vaudémont, neveu de Charles II et partisan de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, allié aux Anglais. Ah, c'était le bon temps, hein, on savait rire en ce temps-là. Eh oui, ben oui, il n'y avait pas que les matchs de foot pour, euh, pour amuser le peuple. Hein. Eh oui, ils les batailles de loin. Euh, enfin, de loin, peut-être qu'ils étaient même invités à y participer, les gens du peuple. Ben oui, mais 18e siècle, 1782, capitulation de Genève assiégé par trois armées coalisées, à l'armée française, l'armée sarde et l'armée bernoise, qui veulent mettre fin à la révolution de Genève, inspirée par les idées de Jean-Jacques Rousseau, dont l'exemple pourrait être contagieux. Ah, il faut éviter la contagion. Ah oui, oui, c'est plus prudent. Il faut éviter la contagion. Vous en avez marre de ces grèves et de ces blocages, faites-le savoir. Coupons envoyés à votre employeur ou Et au gouvernement, alors je sous signer non, prénom, demande à ne pas bénéficier des améliorations que les travailleurs en grève pourront obtenir. Par exemple, je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans. Je veux pouvoir être licencié plus facilement, qu'il s'agisse d'une incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de mon entreprise. Je souhaite que mes indemnités soient déduites en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif. Je suis favorable à ce qu'il y ait un droit du travail par entreprise et non plus les mêmes droits pour tous. Je ne souhaite plus passer de visite médicale du travail. Je veux que mes horaires de travail, durée et répartition puissent être modifiés n'importe quand. Je veux pouvoir aller travailler jusqu'à 60 heures par semaine et même sans limite en cas de forfait jour. Je souhaite que mes heures supplémentaires soient bien moins, bien, bien moins rémunérées et je suis d'accord pour qu'elles ne me soient payées que tous les trois ans. Je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent également Légalement, être modifié moins d'une semaine avant mon départ. Je souhaite que tous les acquis sociaux soient remis à zéro tous les cinq ans. Je suis favorable à l'étouffement des services de l'inspection du travail. Merci de répondre favorablement à mes demandes. Alors, date et signature, vous n'oubliez pas de dater et de signer, sinon ça n'aurait pas de valeur. En option, pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier des améliorations gagnées par le passé. Je renonce à mes congés payés. Je renonce à la sécurité sociale, je ne veux plus de salaire minimum, je suis favorable à l'interdiction des syndicats et du droit de grève. Voilà, il y a des gens bien courageux. Hein Alors, un peu de musique peut-être. C'est drôle. C'est drôle de voir des gens qui ont colonisé toute la Terre, c'est-à-dire les Français, se plaindre de voir des migrants débarquer chez eux. C'est drôle. Les migrants dehors, les zadistes dehors, les grévistes dehors, les étudiants dehors, les féministes dehors les, dehors, les cheminots dehors, les chômeurs dehors, les Français dehors, tout le monde dehors. Il fait super beau dehors, profitons-en pour faire quelque chose ensemble. Euh, une plaque vue sur, euh, devant la gare de euh, Bar-le-Duc. La République française, en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l'humanité, commis sous l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français 1940-1944. N'oublions jamais et surtout n'oublions pas de faire le nécessaire pour que ça ne recommence pas ni ici ni ailleurs. La France, La c'est France, eh 210 essais nucléaires de 1960 à 1986. Voilà, donc on peut être fier. Ben oui, les autres peuples peuvent nous faire des, des reproches, mais bon, voilà. Euh, Emmanuel Plaza, pays à vendre. Autoroute, vendue. EDF, GDF, vendu. SNCF, à saisir. Banque de France, vendu. EADS, vendu. France Télécom, vendu. Hôpitaux, à saisir. Université, à saisir. Sécurité sociale à saisir. Aéroport à saisir. La Poste vendue. Sagobin vendu. Française des Jeux à saisir. Air France, vendue. Alstom vendu. Voilà, Emmanuel de Plaza, il fait. Il fait. Voilà. Il fait le. Il fait le cake. Voilà. La fête à Macron. Alors, la fête à Macron, ben là, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est une photo euh, d'une manif euh, à Paris. Il euh, y a une, un boulevard euh, qui est plein, les trottoirs de chaque côté sont pleins, et ça, sur plusieurs kilomètres de long. Hein voilà. Mais bon, dans, dans les journaux normaux, dans les télés normales, euh, et dans les radios normales, euh, on ne parle pas de ces choses-là. Ben oui, hein, bien sûr, hein, tout va bien, il n'y a que le foot qui, qui peut compter, qui peut intéresser les gens. Coup de gueule. Je ne suis pas antisémite pour une raison, pour une unique raison. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les bouquinistes, les disciples de l'Église des Saints des Derniers Jours, les adorateurs d'aton, de rats. De Masmoé, les pecs, les grands prêtres de la branlette magique, les témoins de Jéhovah, les petites sœurs du Clito-Fripon, -clito les scientologues, tous les adeptes de toutes les religions ou sectes que vous vous trouverez, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai le droit de dire que je déteste, que j'exècre, que je sois, sois honnête. Euh, que je honnie l'État d'Israël et son gouvernement de criminels et pas conséquent, même chose pour Trump et Macron. Tous ces gens-là sont des fauteurs de guerre parce que les guerres, ça rapporte et la paix, ça ne rapporte rien. Je sais que ça vous arrange bien de nous faire passer pour antisémites, pour nous culpabiliser, pour qu'on nous laisse faire vos colonisations réelles ou commerciales, mais on n'est pas dupes. Vous savez, le pire bande de malfaisants, mani manipula euh, manipulateurs vénaux, je ne suis même pas athée, ce serait trop facile. Ah, euh, quelqu'un qui est en colère. Ah, ah, ben oui, il y en a comme ça, qui se mettent en colère des fois. Ben oui, il y a des gens qui ont, qui ont des, des idées, des opinions. Bon, oui. Définition. Alors, définition de quoi Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. Tiens, et si on lui dit non D, non, D, non. non, pas de nom. Alors là, c'est la définition, c'est le premier paragraphe d'un article qui fait une page et demie. Alors, euh, si vous êtes sage la, la, le reste, sera, ça sera pour une autre fois, parce que là, je vois que le temps tourne, et puis j'ai beaucoup d'enregistrements à passer. Alors, donc, euh, voilà. Peut-on rappeler aux vacanciers gênés par les grèves que s'il n'y avait pas, jamais eu de grève, il n'y aurait pas de vacances Assister à un des meetings de Mélenchon fait progresser le QI des Français de 1000 points. La France est le troisième exportateur d'armes au monde pour plus de 16 milliards d'euros en 2015. Vinci est accusé de travail forcé et réduction en servitude au Qatar. Veolia porte plainte contre l'Égypte qui veut augmenter le salaire minimum mensuel de 41 à 72 euros. Areva pile les terres de la République centrafricaine pour récupérer de l'uranium pour nos centrales nucléaires. Scandale uramine. Certains, certaines, disent ne pas pouvoir accueillir toute la misère du monde, mais d'autres, ou les mêmes, n'hésitent pas à la semer, la misère du monde. Si tu aimes Macron, tape dans tes mains. Macron, tiens bon, on te donne notre pognon. Pas d'impôt pour les riches, pas de TVA sur le foie gras, moins d'acédiques, plus de domestiques. Serrons la, la ceinture, la ceinture des pauvres, bien sûr. Supprimons le SMIC pour faire plus de fric, plus d'actions, plus de fonds de pension. Devant une belle voiture, ça, c'est de la classe. Ça, c'est de la caisse. Le gouvernement est avec nous. Les pauvres, taisez-vous. Un aéroport vite pour Notre-Dame-des-Vosges. Dans les Vosges, on veut bien des déchets nucléaires. Écoles privées, Plus d'écoles privées pour les écoliers. Femme au po « Femmes au foyer, euh, enfants bien gardés ». Association active et vigilante, les résultats déjà obtenus lors de l'implantation de la centrale d'arrobés bitumineux en, euh, en 1993. Les habitants les plus proches ressentent rapidement des nuisances, bruit, rejet de fumée, odeurs et poussières. TRB réalise différents aménagements, il s'agit de saint étienne d'Hermiermont, vous aviez deviné, recul depuis la route. Nouvelle orientation afin de réduire le bruit et les fumées. L'entreprise prend alors l'engagement de poursuivre encore des travaux dans le but de supprimer quasiment toutes les nuisances. Au fil du temps, d'autres aménagements sont effectués, mise en place d'une cheminée de 29 mètres, construction en maçonnerie de bacs de rétention sous les cuves de fioul, gravillonnage des voies d'accès et plantation de conifères sur les merlons. Malgré tout, les nuisances sont toujours présentes. Les dépôts noirs et les odeurs s'intensifient et début 2005, Une pétition signée par 462 familles est adressée au préfet. Cette démarche aboutira encore à de nouvelles mesures. Protection de la témie, la trévi pour tenter d'emprisonner les fumées et les vapeurs afin qu'elles ne s'échappent pas dans l'atmosphère. Utilisation d'agrégats contenant moins de 5% d'eau afin de dégager une vapeur moins importante. Système de pulvérisation d'eau pour faire retomber les fumées au sol. Les résultats de ces aménagements ne sont pas encore significatifs. Pour preuve, les analyses effectuées par l'association sur les végétaux d'un particulier faisant état de HAP, alors les HAP, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce sont des dérivés benzéniques, leur rôle cancérigène est solidement établi. Ces substances se combinent avec l'ADN de nos cellules pour y créer des mutations. Lorsqu'elles sont volatiles, elles sont particulièrement dangereuses. Professeur Bellepomme, cancérologue, créateur de l'ARTAC. Alors la municipalité décide d'effectuer de nouvelles analyses. Alors les produits masquants, ce sont les produits chimiques. Comme on nous le mentionne, ils sont utilisés pour masquer les odeurs. Ils ne supprime pas les éventuels problèmes toxicologiques, bien au contraire, pourraient augmenter, les augmenter pardon, en y ajoutant de nouvelles molécules. Tout aussi nuisible que les, que les premières, mais bon, ça ne serait plus euh, perceptible, voilà. Alors, la centrale fait pont neuve, nouvelle cheminée, remplacement du fioul lourd par le gaz, mise en place par sur l'ensemble de l'installation de diffusion de produits masquants, permettant de limiter les nuisances olfactives générées par l'activité de celle-ci. Cette nouvelle démarche, ces nouvelles démarches, modifient l'arrêté préfectoral numéro 2390-94, du 23 décembre 1994. Alors, voilà. C'est une affaire à suivre, une association dont il faut faire partie, qu'il faut encourager, qu'il faut aider, si on veut que les choses évoluent, bien sûr, si on veut. première fois cette saison, nous allons retrouver l'actualité internationale avec Léonard Vincent. Cette semaine, Léonard nous propose une nouvelle mouture d'une chronique qui vous a manifestement plu, son anti-journal En Regarde. C'est le journal du Média. Le Média, c'est une chaîne de télévision que vous pouvez regarder sur votre euh, ordinateur. ...sous les radars des médias européens, mais pourtant, ils auraient très bien pu faire la une, y compris du journal du Média. Alors, pour en apprécier l'importance, je vous propose de vous les présenter comme s'ils avaient la priorité. C'est le deuxième épisode de mon anti-journal. Et d'abord pour commencer cet anti-journal, ces espoirs de paix en Afrique, plus précisément deux conflits qui empoisonnent la vie des peuples dans l'Est du continent et qui sont enfin sur la voie de la résolution avec un homme au centre des initiatives de dialogue, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en fonction depuis le 2 avril seulement. Mardi, c'est lui qui a accueilli à l'aéroport Bollé d'Addis Abeba une délégation venue d'Érythrée, un pays contre lequel l'Éthiopie a livré une guerre désastreuse entre 1998 et l'an 2000, un conflit qui, depuis, s'était ensablé dans l'entêtement belliqueux des deux gouvernements. C'est la première fois depuis 20 ans que des érythréens étaient reçus dans la capitale éthiopienne. La délégation d'Asmara était composée du ministre érythréen des Affaires étrangères et d'un proche conseiller de l'ombrageux président Isayas Afewerki. Embrassade, collier de fleurs, discours d'amitié, dîners et concerts, visite d'un site industriel, accord de coopération, rien n'a été négligé par les éthiopiens pour reconquérir le cœur des Érythréens après 20 ans d'injures. Reste maintenant à savoir ce que ces preuves d'amour masquent réellement et notamment quel rôle les États-Unis et les Émirats, par exemple, jouent dans ce rapprochement, notamment en raison de leur volonté de s'assurer une domination plus large dans leur rivalité dangereuse avec l'Iran et la Chine. Et puis, de quels gestes concrets ce spectacle de réconciliation va être suivi. Et puis, Abiy Ahmed a réussi, voici quelques jours, un autre autre tour de force avec l'aide de celui qui est désormais un allié, le président soudanais Omar el béchir renouait le dialogue jusqu'ici stérile entre Salva Kiir, le, le président du plus jeune pays d'Afrique, le Soudan du Sud, et son frère ennemi exilé, Riek Machar, le chef de la faction armée dissidente qui a violemment rompu avec lui en 2015 autour de rivalités claniques et de dettes de sang. Après que beaucoup de tentatives ont échoué ces dernières années, un accord de paix définitif est désormais en cours de rédaction. Encore une fois, on ignore les ressorts véritables de ce revirement spectaculaire après trois ans de massacre et de haine. L'histoire dira ce qui a déjà été convenu en coulisses et combien de temps, de combien de temps pardon, cet accord de paix pourra durer. Au Cameroun, en revanche, la situation s'empire dans les régions anglophones avec des crimes horribles commis par les belligérants et documentés dans plusieurs vidéos. C'est ce qu'a révélé la BBC cette semaine face à la brutalité de l'armée gouvernementale et à sa surdité aux revendications de la population. Les attaques isolées de groupes armés autonomistes se sont transformées en foyers de guérillas indépendantistes. Une dizaine de milices contrôlent désormais des portions entières de territoire camerounais, notamment dans les campagnes du sud-ouest du pays. Et l'armée camerounaise s'est rendue coupable de crimes épouvantables en guise de riposte. Je rappelle que le régime affairiste et militaire construit autour de l'inamovible président Paul Biya, au pouvoir depuis 1984, a toujours refusé de prendre vraiment au sérieux la marginalisation des Camerounais anglophones dans ce pays majoritairement francophone, pilier du réseau France-Africain. Quittons l'Afrique maintenant pour l'Asie avec cette annonce venue vendredi dernier du très discret équivalent du ministère des Finances américain, la vente par Pékin de bons du Trésor des États-Unis, ce qui est évidemment une mise en garde envoyée à Washington pour affirmer qu'on ne joue pas impunément à déstabiliser l'industrie chinoise comme le fait Donald Trump avec son instauration sauvage de taxes douanières pour l'acier et l'aluminium. Rien qu'au mois d'avril, la Chine a vendu près de 6 milliards de bons du Trésor américain Alors certes, elle en détient encore pour 1000 milliards et elle en achète toujours simultanément pour ne pas se faire s'effondrer les marchés, mais enfin, la guerre commerciale entre grandes puissances, grâce à la folle mécanique des marchés, nous fait manifestement danser au bord du vide. La stabilité déjà miraculeuse mais fragile de la monnaie américaine est évidemment menacée et tous ceux qui en sont dépendants également, d'autant que la Russie, elle aussi a dit la semaine dernière s'être mise à vendre des bons du trésor des États-Unis lesquels vous le savait, vivent à crédit depuis plus de 40 ans et ce, dans la plus totale opacité. Les problèmes d'argent, d'ailleurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens en a également, et par la faute des États-Unis, là encore, qui ont divisé par 6 leurs contributions pour des raisons strictement politiques, c'est-à-dire un chantage vis-à-vis -vis de l'autorité palestinienne pour qu'elle se plie à ces conditions. Une conférence des donateurs s'est tenue lundi à New York. Il ressort que l'UNRWA a un besoin urgent de 250 millions de dollars pour boucler son année, ce qui signifie soutenir les besoins alimentaires et sanitaires des Palestiniens partout où ils se trouvent, et notamment maintenir ouvertes leurs écoles à la rentrée au mois d'août. Aujourd'hui, l'agence onusienne a commencé à différer certains de ses programmes et à reporter le paiement des salaires de ses employés. Et puis, ces révélations d'une longue enquête d'Amnesty International encore sur le Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie, et notamment sur la responsabilité personnelle d'une douzaine d'officiers supérieurs de l'armée birmane dans la campagne de massacres ciblés de la population pardon, rohingya l'année dernière, et particulièrement du chef d'état-major de l'armée, nommément désigné comme l'orchestrateur de ces tueries. Je rappelle que l'armée birmane avait répondu à plusieurs attaques d'un mouvement armé rohingya par l'expulsion violente de 700 000 personnes des Rohingyas hors du pays sur le million que comptait la Birmanie avant la crise. Une armée toujours puissante dans ce pays encore en transition après des décennies de dictature militaire. Les militaires comptent en effet toujours un quart de siège au Parlement et selon la Constitution ne répondent pas à l'autorité des civils. » Au Brésil, l'ancien président Lula, toujours au centre de tous les efforts de ses adversaires pour l'empêcher d'être élu président en octobre prochain, le tribunal suprême fédéral devait décider mardi s'il jugeait recevable ou non une demande de remise en liberté, le temps que tous ses recours judiciaires soient épuisés. Lors de l'audience prévue mardi, le recours de Lula ne, devrait, ne devait pas être examiné ne devait être examiné, pardon, que par 5 des 11 magistrats du tribunal, dont 4 s'étaient déjà prononcés en faveur de sa remise en liberté en avril dernier, lors d'un premier recours. Eh bien, cette réunion a été annulée à la dernière minute. Le recours sera désormais examiné par la Cour suprême, sur ordre du gouvernement, Certains dans le camp de Lula craignent que cette manœuvre soit destinée à peut-être remettre Lula en liberté mais aussi de le déclarer inéligible. Je rappelle que Lula est incarcéré sur la foi d'un dossier plus que contestable et qu'il est donné gagnant de la présidentielle par tous les sondages devant le candidat de l'extrême droite suprématiste soutenu par une partie du patronat et de l'armée. Une belle nouvelle datée de mardi quand même pour terminer cet anti-journal. La sonde japonaise Hayabusa 2 est arrivée dans les parages de l'astéroïde Ryugu, connu pour sa forme de diamant après 4 ans de voyage. Désormais, sa mission va être d'examiner le sol de cet astéroïde et même d'envoyer plusieurs engins sur sa surface et notamment un robot doté d'une charge explosive pour prélever des échantillons de son sous-sol. L'objectif est de réunir des informations nouvelles sur les matières pré premières présentes dans cet astéroïde très primitif pour notamment comprendre la formation des composés physico-chimiques qui ont créé la vie sur Terre. Voilà, c'est la fin de cet anti-journal et ma dernière chronique avant la rentrée de septembre. Alors souvenez-vous de lire aussi les informations écrites en petit caractères ou présentes dans les fins fonds de vos journaux. À un moment ou à un autre, elles viendront peut-être faire la une. Les silences sont souvent plus importants que le bruit. Eh bien, merci aux sociaux, sans qui ce journal n'existerait pas. Si vous aimez nos programmes et que vous n'êtes pas encore sociaux, eh bien, n'hésitez pas à franchir le pas. La campagne des 4000 sociaux supplémentaires continue. Et vous trouverez bien sûr toutes les infos sur le site du Média. Après ce journal, à 21h05, retrouvez dans la gueule du loup, le magazine de Jacques Cotta. Ce soir, l'émission est consacrée à la construction européenne, avec pour principaux invités Charlotte Girard, la candidate de la France insoumise aux européennes, François Asselineau, le président de l'UPR, et le député UDI Pierre-Yves Bournazel. Ce journal est maintenant terminé. Pour ma part, j'aurai grand plaisir à vous retrouver en septembre, certainement dans une formule rénovée du journal télévisé. Ensemble, nous continuerons à démontrer qu'une information indépendante est possible. Bonne soirée, à bientôt. Dans ce nouveau numéro du Dessous des Cartes, notre photo du jour nous emmène à Ouagadougou le 28 novembre dernier. Déplacement au Burkina Faso du nouveau président français Emmanuel Macron. Un président jeune, avec des jeunes, des étudiants d'Ouagadougou, pour un discours qui devait faire date. « Il n'y a plus de politique africaine de la France », à clairement poser, le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a également rappelé qu'il était d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé, de même que les 800 étudiants venus l'écouter ce jour-là. Dès lors, à quoi sert encore en 2018 ce franc CFA, qui signifiait à sa création en 1945, franc des colonies françaises d'Afrique et qui perdure encore aujourd'hui sur le continent quand le franc, lui, n'existe plus chez nous La réponse avec les cartes. C'est en Afrique de l'Ouest et du Centre que 14 États du continent forment ce qu'on appelle la « zone franc », c'est-à-dire qu'ils partagent une monnaie commune, le franc CFA, ou plutôt les francs CFA, car ces pays se sont organisés en deux espaces économiques et monétaires, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Niger. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui comprend le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Chaque espace a sa propre banque centrale, à Dakar pour l'UEMOA, à Yaoundé pour la CEMAC et ses propres billets. Alors voyons tout d'abord comment fonctionnent ces monnaies uniques africaines. Premièrement, le franc CFA est arrimé à l'euro. Depuis le 1er janvier 1999, un euro égale 656 francs CFA. Ce taux de change est fixe. Quand l'euro monte, le CFA monte. Quand la monnaie de l'Union européenne baisse, le franc CFA baisse. Les pays de la zone franc n'ont donc pas la possibilité de dévaluer leur monnaie, ce qui les rend moins compétitifs à l'export. C'est pourquoi ses opposants y voient une limite à la souveraineté nationale, la monnaie étant l'un des moyens de la politique économique des États. Ce rattachement à l'euro fait donc du franc CFA une monnaie forte dans un contexte économique africain de sous-développement, et aussi une monnaie stable. Deuxièmement, les banques centrales de la zone franc doivent déposer 50% de leurs réserves de change à la Banque de France. En échange, le trésor public français garantit la convertibilité des francs CFA dans n'importe quelle autre monnaie étrangère. Ce lien avec l'ancienne puissance coloniale remonte à la création de ce qui est alors le franc des colonies françaises d'Afrique en 1945. Depuis, il est devenu le franc de la communauté financière africaine ou le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Alors avec quel résultat Les pays de la zone ont-ils mieux réussi que leurs voisins en matière de développement, le véritable enjeu pour cette partie du monde Eh bien, regardons les cartes et les principaux indicateurs socio-économiques. Tout d'abord, la réalité géographique et humaine des pays de la zone franc est très diverse. Ces 14 États s'étendent sur un immense espace climatique. Du nord au sud, on traverse le Sahara, au nord du Mali, du Niger et du Tchad. Ensuite, le Sahel, et puis des zones tropicales d'abord sèches, puis de plus en plus humides, pour finir dans la forêt équatoriale au Gabon ou au Congo. Comme le montre cette carte des densités, les populations sont très concentrées territorialement, les zones désertiques et les forêts trop denses étant délaissées. Les pays les plus peuplés de la zone franc en 2017 sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Niger, suivi par le Burkina Faso et le Mali. Au total, 158,6 millions d'habitants vivent dans cet espace monétaire. Mais premier constat, avec 13% de la population africaine, la zone ne produit que 8% du PIB du continent. Nous allons voir maintenant que les pays de la zone sont spécialisés au niveau mondial dans la production et la vente de matières premières brutes non transformées et donc à faible valeur ajoutée. On va commencer par l'agriculture. Les cultures d'exportation se sont développées à grande échelle, notamment le coton qui est cultivé au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin et aussi au Cameroun et au Tchad. Le cacao dans les plantations de Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial et dans celle du Cameroun. Et également le café, le palmier à huile, les VA et les fruits tropicaux. Tous ces produits agricoles représentent une part importante des richesses dans de nombreux pays de la zone, de 20 à 94% de leurs recettes d'exportation. Autre source importante de revenus à l'export, les mines et les hydrocarbures. Commençons par les minerais exploités dans la région. On trouve de l'or au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, des phosphates au Sénégal et au Togo, Le Niger possède les cinquièmes réserves mondiales d'uranium dans la région d'Arlit. La République centrafricaine a des mines de diamants, le Gabon, de l'uranium et du manganèse. Quant au pétrole, il abonde au Tchad et dans le golfe de Guinée. Les économies de la Guinée équatoriale, du Gabon et de la République du Congo, trois pays faiblement peuplés, reposent entièrement sur la rente pétrolière, cet or noir, représentent plus de 80% de leurs recettes à l'export. Toutes ces matières premières sont exportées, brutes, on l'a vu, via trois grands ports de dimension internationale, Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d'Ivoire et Douala au Cameroun. Avec pour conséquence une forte dépendance aux cours mondiaux des matières premières, largement volatiles. Alors si l'on regarde à présent la croissance économique de la zone, eh bien on constate que sur la période 1994-2014, la moyenne de la croissance de l'Afrique subsaharienne était de 1,5% et seuls trois pays de la zone CFA étaient au-dessus, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. En 2015, la hausse des prix des matières premières agricoles a cependant permis à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali d'atteindre une forte croissance bien supérieure à la moyenne africaine. Alors regardons maintenant la carte de l'inflation en Afrique en 2015. Plus la couleur est claire, plus l'inflation est faible. On voit que les pays CFA suivent les règles européennes et obtiennent de bons résultats dans ce domaine. Avec une inflation plus faible que le Ghana ou le Nigeria par exemple, la hausse des prix n'y dépasse pas les 2 à 3 par an sauf au Tchad et en République centrafricaine, ravagés par des années de guerre. Mais un niveau d'inflation plus élevé n'empêche pas un pays comme l'Afrique du Sud d'avoir un niveau de développement bien supérieur. Alors cette stabilité des prix a-t-elle permis aux pays de la zone franc d'attirer plus les investisseurs étrangers Les flux d'investissement étrangers se dirigent bien davantage vers les pays riches en hydrocarbures comme le Nigeria, l'Angola ou le Congo, que vers le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Plus que la stabilité monétaire, les profits du pétrole semblent attirer les capitaux extérieurs. La monnaie unique devait favoriser les échanges commerciaux entre pays de la zone. Pourtant, ceux-ci ne représentaient que 19% du total dans l'UMOA et seulement 7% dans la CEMAC en 2014. On est bien loin de l'intégration régionale espérée. À titre de comparaison... La part des échanges est supérieure à 60% au sein de la zone euro. Alors, pourquoi cet échec Premièrement, parce que ces pays ne sont pas complémentaires. Prenons l'exemple de la filière coton. On compte dans la zone 8 pays producteurs qui n'ont donc aucun intérêt à l'échange. Deuxièmement, avec une monnaie forte comme le CFA... Importer des t-shirts de pays à monnaie faible, comme venant de la Chine ou du Pakistan, coûte moins cher que de les produire localement. 97% du coton de la zone est ainsi exporté sans transformation, aucun pays n'ayant pu développer son industrie textile. Faute d'industrie compétitive, la plupart des produits manufacturés et des biens de consommation courantes sont donc importés d'Asie, d'Europe et aussi du Nigeria. Résultat 60 ans après les indépendances africaines, 10 pays de la zone franc sur 14 sont classés par l'ONU dans les pays les moins avancés du globe, que l'on voit ici en vert sur la carte. Cette situation de pauvreté et de sous-développement est partagée par de nombreux pays voisins. L'appartenance à la zone monétaire CFA n'a donc pas joué en faveur des États membres. Enfin, regardons pour terminer l'indice de développement humain ou IDH en 2015, Cet indicateur des Nations Unies combine le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Plus la couleur est foncée sur la carte, plus il est élevé et meilleure est la situation des habitants. Eh bien vous le voyez, on constate que sur les 16 pays en bas du classement mondial, 6 font partie de l'espace CFA. Et seuls les trois États pétroliers d'Afrique centrale sont au-dessus de la moyenne africaine. Si la France-Afrique n'existe plus et que le franc est mort depuis 2002 au profit de l'euro, pourquoi donc le franc CFA survit-il dès lors qu'on vient de le voir Son efficacité est contestable. Eh bien, le débat existe depuis longtemps et il semble en train d'être tranché. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest a fait un pas vers la sortie de la zone franc en lançant un projet de monnaie unique au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest qui compte à ce jour 15 pays et 300 millions d'habitants. L'échéance est fixée à 2020 Il est d'ailleurs prévu la création d'un institut monétaire en 2018 censé préparer les instruments d'une banque centrale ouest-africaine. Cette monnaie unique aurait de nombreux avantages selon plusieurs économistes et notamment celui de mettre fin aux tutelles monétaires. Pour aller plus loin cet ouvrage, sortir l'Afrique de la servitude monétaire par un collectif d'économistes africains aux éditions La Dispute. Alors, à différents moments, euh, il est question d'une carte qu'il faudrait regarder. Malheureusement, c'était une émission de télévision que j'ai enregistrée. Je n'ai enregistré que le son parce que l'image euh, à la radio... Euh, bon, voilà. Alors maintenant, on va se rapprocher des, des Vosges hein, et des problèmes, des problèmes liés aux Vosges, des problèmes liés à... Dans, dans les Vosges, il y en a beaucoup d'eau, par exemple. Enfin, on avait beaucoup d'eau. On en a peut-être de moins en moins. Hein, voilà. Qui fait éliminer les toxines et nourrit mon corps de minéraux essentiels. D'abord, on la garda pour les riches amis, d'un on maître avant de la vendre aux pauvres aussi. Il ne manquait plus pour faire sérieux qu'une main providentielle. santé la plus vert que vert Sur les terres qu'on rachète, on est les métiers, qui seront les chiens de garde d'un dieu labellisé, et chanteront les vertus de nouvelles phytosanitaires. La bouteille Car bientôt les traités dont on Amérique permettront d'attaquer les états britniques qui persistent à traiter bien commun autre philosophe grâce à Deslie Water À monsieur François Ruffin. Ma question s'adresse au ministre de la faïencerie. Mercredi dernier, le pays l'apprenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulcaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 euros. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Élysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pesté, on y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs, leurs prestations sont un gouffre pour la nation. À nous d'aider le président dans sa pédagogie. Pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les dividendes et en finira bientôt avec l'exit-taxe. Mais c'est pour le bien de la France et je suis confiant. Le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logements, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Да была одна таверна, waar we elke dag vermaakten. Herinner je nog hoe we met мечта en lachen Zeg daar, будем хорошо, жить будем весело, spodemt best, je zo. Je spodemt Nasje in mijn neus en wstreet hier. Zij is nu het laatste gedaan, zegt hij dat het laatste gedaan wordt, dat het laatste gedaan wordt, dat het laatste gedaan het laatste gedaan wordt, vous a frappé, sans relâche, sans aucun respect, ni pour vous, ni pour vos souffrances Qui vous a fait sans arrêt montrer du doigt à la télévision, à la radio, dans les assemblées Souvenez-vous de leur nom Ne leur faites plus jamais confiance Et chaque fois que l'occasion se présente d'avoir un bulletin de vote, votez contre eux Dégagez-les tous, parce que tous n'ont qu'une chose en tête, faire du fric avec n'importe quoi Et vous ne comptez pas dans leur esprit, vous n'existez pas Vous êtes juste des rouages, des pions, des machines qu'on change d'un endroit à l'autre Voilà ce que vous êtes à leurs yeux Ils ne comprennent rien à l'industrie, ils ne comprennent rien à ce qu'est une organisation complexe comme le rail Ces gens-là font du fric avec n'importe quoi Mais ça vient de loin Cette réforme, elle n'a pas été inventée il y a huit jours Cette réforme, il y a eu quatre paquets ferroviaires avant. Il y a donc eu des... pas des dizaines, mais une série de gouvernements qui savaient ce qui allait se passer, qui ont laissé passer, parce qu'aucun paquet ferroviaire ne serait passé par la Commission Européenne si le gouvernement français avait dit non. Honte à ceux qui ont dit oui. Ça n'est pas tombé du ciel. C'est pas quelque chose qui vient de sortir des poches. Tous ces gens ont conspiré contre le système national parce qu'ils croient que le marché est meilleur que l'organisation et la planification du travail. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Vendre des fuseaux horaires, fallait le trouver. Est-ce qu'un seul d'entre eux est capable de nous montrer pourquoi c'est mieux Qu'ils font comme si c'était naturel. Qu'est-ce qu'il y a de naturel à faire rouler des trains privés sur une voie payée par les citoyens Est-ce qu'à 8h01, il y aura deux trains et où vous pourrez choisir si je monte dans l'un ou dans l'autre Non, il n'y en aura qu'un. Par conséquent, strictement rien ne changera par rapport aux services sinon qu'à mon avis, il sera de mauvaise qualité. Vous luttez pour vous-même, pour le pays, et aussi devant vos enfants, et devant vos anciens, parce que la bataille va continuer même si vous ne, voulez, vous ne vouliez plus la mener, parce que le chaos va arriver, et parce que nous avons besoin du train, et parce qu'il faudra renationaliser, et parce qu'il faudra abolir la concurrence sur le rail. Et moi je m'engage devant vous, Quand ça sera notre tour de gouverner le pays, il n'y aura pas de concurrence libre et non faussée sur le rail, parce que je suis pour le monopole. C'est la seule manière de développer le rail d'une manière intelligente et ordonnée. C'est le monopole. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le monopole est nécessaire dans le rail et dans quelques autres activités de cette nature. Puisque quand ça n'est pas le monopole, ça ne marche pas. La... L'alphéni vent, l'alpand, même il m'appelle, l'alpon vent, l'alpévan, vent, bam il m'a. Derrière Sinoyacen, trois bon cadres dans vos bénards. L'alpon vent, l'alphenivant, vent m'appelle, l'alpon vent, l'alpenivant, vent Le fils de roi avec ton grand d'argent. L'al vent, vent, l'al vent, lalmow, vent lalmow, lalmow, lalmow, lalmow, lalmow, lalmow, vent, vent, lalmow, vent, l'al bon vent, Le capitalisme est en proie à la plus grave crise économique depuis les années 30. Cette crise affecte tous les pays à différents stades. Cette situation est inhérente au fonctionnement du capitalisme, qui ne peut conduire qu'à des crises à répétition. Dans de telles périodes, les rapports de classe sont de plus en plus tendus, et la contradiction entre les forces productives et les rapports de production s'aiguise. La bourgeoisie cherche à répercuter les effets de la crise sur le prolétariat, aggravant ainsi la dégradation de nos conditions de vie entraînant la légitime colère des masses populaires. Cependant la classe ouvrière n'est pas spontanément révolutionnaire et si elle n'a pas de parti puissant et suffisamment organisé, le fascisme peut sembler une alternative viable face à un rejet des politiques antipopulaires menées par les représentants traditionnels de la bourgeoisie. Une frange de cette bourgeoisie, représentante de la plus réactionnaire du capital financier a un intérêt direct dans la montée du fascisme et la mise en coupe réglée de la classe ouvrière. Aujourd'hui, le fascisme sous sa forme moderne monte en Europe, appuyé directement par un appareil politique mettant en place les bases sur lesquelles le fascisme pourra se développer. Il s'appuie également sur l'appareil idéologique d'État, médias, écoles, etc., qui est capable de faire passer dans les masses ses thèses réactionnaires. Le fascisme s'appuie aussi sur les révisionnistes et la social-démocratie qui lie les mains de la classe ouvrière en l'enchaînant derrière les intérêts de la bourgeoisie et en lui ôtant sa force combative et sa puissance subjective. Et enfin, sur un parti fasciste, le Front National et des groupuscules fascistes. Face à cette situation, seul le développement d'un véritable parti communiste, d'un front uni regroupant la majorité du peuple sous la direction du parti et d'une force combattante, peut opposer une véritable résistance à la montée du fascisme sous sa forme moderne. Tout d'abord, je vais parler de l'impact du fascisme sur le prolétariat italien et allemand. Puis, je parlerai ensuite des bases idéologiques d'analyse du fascisme. Sous le fascisme, pour assurer l'ordre, on donnait au peuple quelques miettes. Il y avait des concerts et des événements sportifs gratuits, quelques maigres programmes sociaux, une allocation chômage financée essentiellement par les cotisations de salariés et des grands travaux publics. Les conditions de travail se sont énormément détériorées. Les syndicats et les grèves furent interdites. Les travailleurs ne pouvaient plus s'organiser. Les propriétés des syndicats et les coopératives agricoles furent confisquées et cédées aux grands propriétaires privés. Les lois sur le salaire minimum, sur les heures supplémentaires et les réglementations sur la sécurité sur le lieu de travail furent abrogées. Les cadences infernales devinrent la norme. Le licenciement ou l'incarcération attendaient les travailleurs qui osaient se plaindre de l'inhumanité ou de la dangerosité de leur conditions de travail. Les salaires déjà modestes étaient sérieusement revus à la baisse, de 25 à 40% en Allemagne et de 50% en Italie. Le travail des enfants a même été réintroduit en Italie. Mussolini comme Hitler ont fait preuve de reconnaissance vis-à-vis -vis du grand patronat en privatisant de nombreuses entreprises publiques parfaitement rentables, des usines sidérurgiques, des centrales électriques, des banques et des entreprises de transport maritime. Les deux régimes ont abondamment pioché dans les caisses de l'État pour renflouer ou subventionner l'industrie lourde. Les deux États garantissaient un retour sur capital investi par les grandes entreprises tout en assumant l'essentiel des risques et des pertes. Dans le même temps, les impôts furent augmentés pour la majorité de la population mais diminués voire supprimés pour les riches et les grandes entreprises. Les taxes sur l'héritage touchant les riches furent également considérablement abaissées ou même abolies. Le résultat en Italie, durant les années 30, l'économie fut empêtrée dans la récession, une dette publique écrasante et une corruption généralisée. Mais les profits des industriels grimpaient et les usines d'armement sortaient sans interruption de nouvelles armes pour la guerre à venir. En Allemagne, le chômage fut diminué de moitié avec l'expansion considérable des emplois liés à l'armement. Mais la pauvreté progressait en raison des coupes salariales drastiques. Entre 1935 et 1943, les profits industriels augmentèrent de manière substantielle pendant que le revenu net des dirigeants d'entreprises grimpait de 46%. En Allemagne, les 5% des plus riches bénéficiaient d'un gain de 15% dans le revenu national. Le fascisme a pillé le prolétariat italien et allemand. Pour finir, cette bourgeoisie la plus réactionnaire, la plus furieuse, décida de mettre fin à la vie de plus de 50 millions de femmes et hommes en Europe pendant la seconde guerre mondiale. Le fascisme est né dans les pays impérialistes au début du XXe siècle. La base matérielle sur laquelle le fascisme peut se développer est l'existence du capital financier, c'est-à-dire de l'interpénétration du capital bancaire et industriel et des monopoles capitalistes. Pour mieux expliquer cela, on peut s'aider de l'exposé de Hilferding. Une part, toujours croissante du capital industriel, n'appartient pas aux industriels qui l'utilisent. Ces derniers n'en obtiennent la disposition que par le canal de la banque, qui est pour eux le représentant des propriétaires de ce capital. D'autre part, force est à la banque d'investir une part de plus en plus grande de ses capitaux dans l'industrie. Elle devient ainsi de plus en plus un capitaliste industriel. Ce capital bancaire, c'est-à-dire ce capital argent qui se transforme ainsi en capital industriel, s'appelle capital financier. Le capital financier est donc un capital dont disposent les banques et qu'utilisent les industriels. Cette définition est incomplète dans la mesure où elle passe sous silence un fait de plus haute importance, à savoir la concentration accrue de la production et du capital, au point qu'elle donne et a déjà donné naissance au monopole. Mais tout l'exposé de Hilferding, en général, et plus particulièrement les deux chapitres qui précèdent celui auquel j'emprunte cette définition, souligne le rôle des monopoles capitalistes. Concentration de la production avec, comme conséquence, les monopoles, fusion ou interpénétration des banques et de l'industrie. Voilà l'histoire de la formation du capital financier et le contenu de cette notion. Nous ne pensons pas comme certains que le fascisme est une gangrène planant au-dessus de la société et que nous pourrions l'éliminer une bonne fois pour toutes sans changer les fondements même du système dans lequel nous vivons. Au contraire, nous pensons qu'il existe un lien dialectique entre fascisme et capitalisme, au même titre qu'entre capitalisme et démocratie bourgeoise. La démocratie bourgeoise est une forme politique de domination de la bourgeoisie en temps normal. Le fascisme en est la forme en temps de crise, une forme dictatoriale et terroriste qui exprime un bon qualitatif dans la forme étatique de la domination de classe par la bourgeoisie. Le fascisme, ce n'est pas une forme de pouvoir d'état qui prétendument se place au-dessus des deux classes, du prolétariat et de la bourgeoisie, ainsi que l'infirmait par exemple Otto Bauer. Ce n'est pas la petite bourgeoisie en révolte qui s'est emparée de la machine d'état, comme le déclarait le socialiste anglais Brailsford. Non Le fascisme, ce n'est pas un pouvoir au-dessus des deux classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassés du prolétariat sur le capital financier. Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-même. Sur le plan de la théorie, l'analyse du fascisme faite par l'international communiste et principalement par Dimitrov est juste... Le fascisme se développe en temps de crise du système capitaliste, contre la classe ouvrière, mais également en trompant cette classe. C'est une arme d'une faction de la bourgeoisie pour enrégimenter la société, briser la classe afin de permettre le maintien de la dictature de la bourgeoisie. Le dernier cycle fasciste s'est développé en opposition au mouvement révolutionnaire, en la présence de partis communistes forts mettant en péril la domination du capital, et en la présence aussi d'un pays socialiste, l'URSS. Le fascisme est un processus en constante évolution. Les lois de la dialectique sont claires. Les phénomènes sociaux et politiques, au même titre que toute forme de vie et de développement organique, sont en perpétuelle évolution. Si les mécanismes fondamentaux du fascisme restent inchangés, son développement ne pourra être une pâle copie du cycle précédent, mais bien un processus en phase avec la réalité matérielle actuelle. Je développerai l'analyse du fascisme sous sa forme moderne. Cependant, il est toutefois à noter qu'un des changements principaux est l'absence d'un camp socialiste. La trahison des révisionnistes est la faiblesse actuelle des forces prolétariennes organisées. Le cœur de l'analyse faite par Dimitrov est toujours valable. De plus, l'analyse historique des causes du fascisme et de son accession au pouvoir le reste également. Nous devons insister d'ailleurs sur le rôle majeur joué hier comme aujourd'hui par la social-démocratie dans le processus de montée du fascisme. Comme l'a déjà expliqué Staline, la social-démocratie et le fascisme sont les deux faces d'une même pièce. En 1919, en Allemagne, c'est la social-démocratie qui a écrasé avec l'aide des Juncker la révolution spartakiste, assassiné Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, écrasé la République des conseils de Munich et ouvert la voie à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Aujourd'hui, cette même social-démocratie contribue à désarmer la classe ouvrière devant la menace fasciste avec l'aide des révisionnistes. C'est le PS au pouvoir qui vote les lois anti-ouvrières et répressives sur lesquelles le fascisme pourra asseoir sa gouvernance. Ce sont les révisionnistes qui désarment le peuple en lisant sa force combative derrière des revendications réformistes et électoralistes, bien incapables d'offrir une quelconque perspective à la lutte antifasciste. Nous faisons la filiation idéologique et historique de Dimitrov et de l'international communiste, mais également celle de la résistance antifasciste, menée par les partis communistes d'Europe au cours du XXe siècle. La lutte contre la barbarie fasciste reste aujourd'hui une lutte classe contre classe, une lutte plus générale contre la dictature de la bourgeoisie, une lutte dans laquelle la classe ouvrière n'a à perdre que ses chaînes. L'orientation stratégique de cette lutte doit répondre aux conditions matérielles de notre pays et aux lois de la guerre en pays impérialiste. Il doit s'agir d'une guerre populaire, c'est-à-dire d'une guerre révolutionnaire, d'une guerre des masses elles-mêmes, d'une guerre du peuple dirigée par un parti révolutionnaire. L'unité de la classe pour la lutte contre le fascisme est une absolue nécessité. Les fauteurs de division, les directions réformistes et révisionnistes doivent être fermement combattus car elles sapent l'unité du prolétariat et dévient sa lutte cherchant à lui ôter son caractère révolutionnaire en l'enchaînant à la démocratie bourgeoise. I'm a mots fa a un oiseau il se oh. La politique en soi, parce que le mouvement anarchiste, c'est un mouvement politique. Ce qu'on rejette, c'est le système politicien de représentation parlementaire ou avec des gens en fait, qui n'ont rien à voir avec ceux qui votent pour eux et qui est censé les représenter. Toutes les organisations euh, populaires sont, dépos sont dépossédées de leur pouvoir. Le truc de c'est dire on veut faire les choses directement. C'est le principe d'action directe. Il y a plein de moyens de s'organiser. Et, euh, et du coup de proposer un nouveau, euh, de nouveaux idéaux et une nouvelle manière de, de faire de la politique. Ce monde-là, il n'est pas fait pour la majorité des gens qui y vivent. Et du coup, ce n'est pas une utopie de vouloir chercher un autre monde. Mais la révolte, elle est nécessaire, évidemment, parce que euh, rien ne se fait euh, dans pacifiquement. Et dès qu'on commence à remettre un tout petit peu en question ce système, on se fait écraser par, euh, violemment. Et du coup, la révolte, elle sera forcément violente. Mais, euh, mais ce n'est pas nous qui décidons si elle est violente ou pas. Nous, on serait prêt à, à avoir du pouvoir sans, sans, sans se révolter, mais ce n'est pas possible. On ne veut pas faire du, de la pacification sociale. Nous, on n'est pas là pour combler les manques de l'État ou euh, combler les manques du système capitaliste. C'est quoi la violence exactement Casser une vitrine, ça c'est ce, ce qui est communément vu dans la société comme quelque chose de violent. Expulser une personne qui ne sait pas payer son loyer. C'est pas de la violence. L'ensemble du système est organisé de manière hiérarchique et, et violente. Et c'est tout l'intérêt d'exister en dehors de ces moments-là et en dehors de ces manifs-là. C'est proposer autre chose aux gens pour, pour, pour leur montrer qu'en fait, l'anarchie, c'est pas juste ça. C'est pas un moment où on va casser trois abribus. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont en fait alignés de leur destin. Et euh, l'une des dimensions principales de l'anarchie, c'est euh, prendre son destin en main, c'est construire quelque chose de nouveau. C'est une dimension forte. Ça, ça crée des gens. C'est la fierté. Je pense que les déceptions sont, sont inévitables parce que, parce que la lutte, elle est dure et, et elle est à et que c'est quelque chose de, de long terme. Les victoires, personne n'en entend parler, personne, même nous, on pas, certaines fois, on n'arrive pas à capitaliser là-dessus, euh, alors que les échecs ils sont retentissants. Et certaines victoires, c'est juste des non-lieux, c'est juste des non-événements. TV Gelderland 2021. façon, à vos côtés, il y a un certain moi. Guillaume Meurice. Oui, c'est vrai, c'est moi. Je vais vous parler d'ordure radioactive aujourd'hui. Attention, je ne vise personne à Radio France, hein, bien évidemment. J'ai dit radio active, je pas dit radio qui fait la sieste. Euh, et notamment, je vais vous parler de ce qui se passe à Bure, qui est censé être le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires, avec pas mal d'incertitudes, parce que ce sont des déchets qui restent dangereux pendant des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Alors, je vous rappelle que les pyramides d'Égypte, c'était il y a quelques milliers d'années, et on pige toujours pas. Okay. Gérard Collomb c'est pareil, c'est à peine plus vieux et on piche toujours pas non plus donc il y a beaucoup de, de, de flips autour de ça pour essayer de rassurer tout le monde parce que c'est ma mission dans cette <rire> émission euh, je suis allé au grand salon du nucléaire ce matin ah, voilà. et on commence direct avec une professionnelle de la com donc <rire> c'est une, une personne qui, qui fait de la mise en relation qui fournit des éléments de langage pour l'industrie du nucléaire parlons donc <rire> du projet Abure. chacun est libre de penser ce qu'il veut moi je suis pour le projet parce que je pense que euh, euh, je dirais... Euh... <coughs> vous êtes pour le projet, mais quand même... Euh... Non, non, non, non, je suis pour le projet. Oui, oui, non, non, mais d'accord, c'est vrai. Oui, c'est dur à trouver. C'est pas, pas, pas évident. Trouver des arguments pour dire aux gens, vous permettez qu'on stocke 10 000 tonnes d'uranium sous votre véranda C'est pas simple. Mais bon, elle est pour le projet. Sincèrement, je suis pour le projet. Je suis pour le projet. Euh... Mais est-ce qu'il n'est pas un peu flippant ce projet Non, pas, <rire> plus flippant, pas plus flippant que de laisser euh, les déchets, euh, déchets au pied des centrales. Ah bah oui, oui. Eh oui bah vous êtes bien sympas les gens, mais qu'est-ce qu'on en fait les déchets hein, On va pas les laisser là au pied des centrales, c'est pour ça qu'on les met dans votre jardin. Voilà, hein, soyez pas pénibles. Les opposants, c'est vrai que c'est toujours chiant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles pensent des manifestants Chacun est libre de s'exprimer, sans violence, sans. mais bon. Moi, mais est-ce que vous les qu comprenez quand même ces, ces manifestants Qui veulent pas de déchets nucléaires près de chez eux Euh, chacun est libre de penser ce qu'il veut moi je suis pour ce projet là et j'en ferai cette promotion Donc, euh, oui, mais c'est pas ma question je les comprends euh, je les comprends euh... Ouais. C'est une question piège, ça. Oui, ouais, c'est la réponse non, même, non. Que je dirais, qui est, qui est piège. C'est un une spécialiste je... de la com. C'est ouais, la, la, la com, com. la mise en relation, du conseil. Elle avait le compteur gégère à, à 10 000, mais euh, il ne faut quand même pas paniquer. Je rappelle que je suis là pour rassurer ouais, vraiment ouais, tout le ouais. monde. Tout est une question de pédagogie. Euh, il faut bien expliquer qu'on maîtrise tous les risques en France, y compris au niveau de la problématique de l'emplissement. Mais on maîtrise les risques jusqu'à quand Euh, il y a une période de, de réversibilité sur le, le, le projet d'enfouissement. On estime que d'ici quelques années, ce, ce problème sera réglé. Mais est-ce qu'on est sûr Ça, ça fait partie des, des risques, je pense qu'on <rire> trouvera des solutions. Oui, non, on va se démerder, on va se démerder. Non, mais parce que c'est Michel qui s'en occupe, et là, il a encore pas Paternité. Il n'a pas eu le temps de se poser la question, de savoir si ça allait nous péter à la gueule dans, dans quelques années. Mais dès qu'il revient, on, on bosse là-dessus. Parce que vraiment, non, non, attendez, parce que je vous le répète, il n'y a pas de souci, d'accord Sur le stockage, quand c'est dans, dans un fût hermétique, euh, ça ne rayonne pratiquement plus. Hein, oui, mais il est hermétique combien d'années, ce fût Quand il est, quand il est à intérieur, ça, c'est conçu pour. Hein. Oui, c'est bon, oui. c'est bon, c'est, conçu pour ça. on maîtrise, on maîtrise, wow. voilà. Parce que, non, mais on a, on a tendance à paniquer parce que c'est vrai que si on tape incident nucléaire en France sur Internet, ça vous donne vraiment envie de vous faire des sandwichs à l'iode, de bouffer que de l'iode tous les jours, de sniffer de l'iode. D'ailleurs, Hippolyte a déjà testé, à mon avis. Mais je vous rappelle, restez calme, tout est un problème de communication. Le logo du nucléaire est déjà anxiogène, on voit des petits, des têtes de mort, etc. Donc forcément, ça, ça inspire pas confiance. C'est vrai qu'on aurait, aurait mis un bisounours. Oui. Voilà, ouais, mais en revanche, c'est l'industrie la plus sûre euh, du monde, même si, on, évidemment, on déplore quelques accidents. Voilà, c'est vrai. Bon, des fois, ça déconne, mais quand ça déconne pas, c'est l'industrie la plus sûre du monde. Euh, c'est comme Castaner, quand il dit pas de conneries, c'est vraiment le mec le plus brillant de sa génération. Euh, D'ailleurs, au niveau de la sécurité des centrales nucléaires... On sait qu'on peut pas rentrer... Euh... Comme, comme dans un moulin, hein, entre guillemets. Donc, oui. Dans les centrales, on a vraiment des, des passe-droits. Il faut faire tout un tas de documents avant, avant de pouvoir accéder sur un chantier. Bah, Greenpeace a prouvé le contraire il n'y a pas si longtemps. Oui mais après c'est les questions d'accès, de, de, contrôle d'accès et ça, ça ne nous regarde pas nous euh, industriels. Non, voilà, ça concerne les industriels des, des serrures, et c'est tout ce qui est serrurier parce que c'est vrai qu'à Katnome, Greenpeace avait quand même eu le, le temps de faire péter des feux d'artifice à l'intérieur, donc on se dit heureusement c'est des barbus écolo, c'est pas des fous de dieu, c'est des fous du fous. donc on a ouais, eu du <rire> bol, mais dans le doute, bon comme il reste quelques jours de captivité à Nicolas Hulot ministère de l'écologie, hashtag free free Nicolas. Nicolas. Nicolas peut-être euh, qu'il pourrait avoir un peu de panne Pour renoncer au projet Abure comme il s'y était engagé. Bon, moi je pense qu'il faudrait au moins ça pour pas qu'il finisse lui-même dans les poubelles de l'histoire, en compagnie de ses convictions et de sa crédibilité. Merci Guillaume Meurice. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Vitel, Vitel On part à la dérive, Vitel, Vitel. Notre on n'est plus qu'en pâques, Vitel, Vitel. Nos robinets en vrac, Vitel, Vitel. On est encore célèbre, Vitel, Vitel. C'est quoi cette marche funèbre, Vitel, Vitel La nappe est bien pompée, Nestlé, Nestlé, va pas tout nous piller, Nestlé, Nestlé. On va finir par en crever, vitel, vitel. Laisse pas Nestlé forer, vitel, vitel. Ils vont pas nous sevrer, Nestlé, Nestlé. Ils ont qu'à nous flinguer, Nestlé, Nestlé. L'eau, elle est pas qu'à toi, Nestlé, Nestlé. On doit la partager, vitel, Nestlé. Mais quoi t'es pas le roi, Nestlé, Nestlé Tu crées même plus d'emploi, Nestlé, Nestlé. Bientôt plus que 200 Nestlé Vitel, encore 4500 Vitel Vitel. Et y'a a pas si longtemps Vitel Vitel. Tout ça pour plus de fric Nestlé Nestlé. Où sont nos politiques Vitel Vitel? En train de nous faire la nique Vitel Vitel. Faut pas faire dans votre froc Vitel Vitel. ça n'est pas du troc Vitel Vitel. Pour nous c'est pas du toc Vitel Vitel. L'eau elle est juste en dessous, vitel, vitel On sait qu'elle vaut des sous, vitel, vitel, et elle serait plus pour nous, vitel, vitel il faut se réveiller, vitel, vitel Et leur dire à Nestlé, vitel, vitel Qu'il faut pas tout pomper, vitel, vitel Sinon ça va péter, Nestlé, Nestlé On va pas la chercher, Nestlé, Nestlé Ailleurs que sous nos pieds, Nestlé, Nestlé Faut quand même pas pousser, Nestlé, Nestlé On va pas tout payer, Nestlé, Nestlé. T'as pas grand-chose à faire, Nestlé, Nestlé. Baisser ton chiffre d'affaires, Nestlé, Nestlé. Mais ça tu veux pas le faire, Nestlé, Nestlé. C'est que tu veux la guerre, Nestlé, Nestlé. Pas de terre contre pas de fer, Nestlé, vitel. Crois-nous, on saura le faire, Nestlé, Nestlé. On va pas se laisser faire, Nestlé, Nestlé. Car on veut pas crever, vitel, vitel. On mord quand on est en colère. Et la colère pourrait arriver quand même. Sur le territoire de Vittel, Contrexéville, bugnéville on prélève plus d'eau que la nappe d'eau est capable d'en régénérer. C'est assez simple. Hein Et ça, tout le monde est d'accord. Nestlé est d'accord, la fromagerie de Bugnéville est d'accord, tout le monde est d'accord. Les politiques sont d'accord, c'est formidable. Mais il y a un gros désaccord, c'est sur les solutions. Comment faire pour arrêter ce déficit chronique du nappe d'eau On nous propose de transférer des balistos d'autres territoires. Ça pour nous, c'est deadline. C'est impossible de franchir ça. Pot de terre contre pot de fer, Nestlé, Vittel. Crois-nous, on saura le faire, Nestlé, Nestlé. On va pas se laisser faire, Nestlé, Nestlé. Car on veut pas crever. Sans rien dire au dimanche sans nom. Les flamandes dansent sans rien dire Les flamandes, ça n'est pas causant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 20 ans Et qu'à 20 ans, il faut se fiancer Se fiancer pour pouvoir se marier Et se marier pour avoir des enfants C'est ce que leur ont dit leurs parents Le veu et même son éminence L'archiprêtre qui prêche au couvent Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les, flas, les flamandes Les flamandes Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 30 ans Et qu'à 30 ans il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les enfants Et l'eau blanche et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents Et du veu et de son imminence L'archiprêtre qui prêche au couvent C'est pour ça, c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, dansent sans sourire, flamandes, sourire. Au dimanche, sans nom. les flamandes, dansent sans sourire, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, Si flamandes, les Jouant septem septembre ans, qu'à septante ans Il est bon de montrer que tout va bien Que poussent les petits enfants Et le houblon, et le blé dans le pré Toutes vêtues de noir, comme leurs parents Comme le bedeau et comme son imminence L'archiprète qui radote au couvent Elles irritent et c'est pour ça qu'elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les flamandes Les flamandes dansent sans mollir Sans mollir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans mollir Les flamandes, ça n'est pas mollissant Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant Et qu'à chantant, il est bon de montrer Que tout va bien, qu'on a toujours bon pied Et bon blanc, et bon blé dans le pré Elles s'en vont retrouver leurs parents Et le béton et même son imminence l'archiprêtre qui radote au couvent Et c'est pour ça qu'une dernière fois, elles dansent Les flamandes, les flamandes Les flas, les flas, les, flas, les, flas, les flamandes Les flamandes, les flamandes, les flas,